Donc, aujourd'hui, on commence le cours 14 dans l'explication du livre, euh, Al-Adilatul Shariya, Nikashfit Talbissat Al-Hizbiya. Donc, Al-Mujtamaat euh, Al-Islamiya. Al-Mujtamaat Al-Islamiya, c'est-à-dire, c'est un livre qui explique les méfaits de la démocratie et qui réfute en même temps les arguments des soi-disant islamistes qui appellent les musulmans à participer aux élections et à rentrer dans Le parlement et à, soi-disant, essayer d'établir la charia en passant par la voie électorale et les trucs démocratiques. Donc, le cheikh il explique maintenant dans ce chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est le chapitre 3, hein, comme je dis, on est dans le cours 14 et on commence le chapitre 3, ou al le salit et aujourd'hui c'est Mujmal al-Shubah, al-Lati biha du'at al intikhabat cest c'est-à-dire les. Les, la plupart des ou d'une façon certes, une certaine façon qui est euh, plus plus euh, maintenant globale, on va mentionner euh, les divers, les différents arguments, les différents arguments que les hezbi euh, amènent pour essayer de justifier ou essayer de défendre l'idée de démocratie et de prétendre que ça, ça fait partie de l'islam. Donc le cheikh il commence en disant avant de rentrer dans les arguments directement, il fait une petite introduction justement pour faire comprendre comment les gens de bid'a dans leur façon de de de faire, c'est qu'ils essaient toujours de déformer la réalité de l'islam, la réalité des textes du Coran et de la Sunna pour essayer de les appliquer à des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam et comment ils procèdent pour faire ces choses-là. Donc le cheikh il commence en disant روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه باتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم واللفظ لمسلم لو كل شيخي الكماسة ما سنعي حديثك الفرطيطة على البخاري المسلم سلو عائشة رضي الله عنها elle dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le verset 7 dans sourate surat Ali Imran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité ce verset et ce verset-là il dit quoi il dit c'est lui Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a fait descendre sur toi le livre et parmi ces versets il y en a qui sont muhkamat c'est-à-dire des versets qui n'ont qu'une seule interprétation et une seule signification et ce sont eux qui sont à la base du livre, ce sont la mère du livre comme Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans ce verset Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihad, c'est-à-dire des versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Et après, en l'instant, ils disent, et ceux qui ont une maladie de déviation dans leur cœur et d'égarement, ils, ils cherchent de façon euh, préméditée justement à suivre ces versets-là qui ont plusieurs interprétations dans le but de faire la fitna et dans le but d'essayer de les interpréter hein, et pour, pour dévier bien sûr les gens. Alors que c'est uniquement Allah qui connaît, qui connaît son interprétation et ceux qui sont fermement ancrés dans la science disent nous y croyons, tout ça vient de notre Seigneur et euh, c'est uniquement les gens qui possèdent la raison qui vont s'en souvenir. Donc, Aisha a dit, après avoir mentionné ce verset-là que le prophète Rancel mentionnait ou réciter, elle dit, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a dit tout de suite après avoir lu ce verset-là, lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, alors ceux-là sont ceux que Allah a mentionnés dans ce verset-là, alors prenez garde, prenez garde de ce, à, à ces gens-là. On dit, faites attention à ces gens-là. Et allez, on va donner des exemples tout ce qui va suivre là, c'est l'explication maintenant de ce verset-là comme introduction. Donc, euh, il y a des versets qui sont clairs et qui ont des significations claires, tandis qu'il y a d'autres versets qui peuvent être interprétés différemment. Il y a des gens qui cherchent uniquement ces versets-là pour essayer de les interpréter de façon à justifier et à défendre des idées qui n'ont rien à voir avec l'islam, et donc on va voir euh, des exemples de ça au fur et à mesure. لشيء في المرسل من أنه لقرأة دوني غير فعلا ابن جرير الطبري إيه ابن جرير الطبري إذن نصور تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن الذي وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت في من فيه من أهل الشرك فإنه معني بها أو معين بها كل مبتدع في دين الله بدعة فما لقلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابهه تشابهه آية القرآن ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أذلة ايه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق Mina al-Mu'minin. Wa't al-Abani al-Mu'ta'wi lima tashadaha alayhi min dalik. Ka'ilan mankal. Donc, ça, c'est les de l'imam al-Tabari, Ibn al-Tabari. Il dit que ce verset, même s'il avait été, comme on a comme le sheikh, il dit, comme on a mentionné, mentionné déjà, que ce verset -là était révélé au sujet de ceux qu'on a mentionné parmi les gens du shirk, fois, on peut inclure dans la signification de ce verset -là, tout innovateur, qui amène dans la religion d'Allah une innovation ou une bid'a qui n'en fait pas partie, et dont le cœur de cette personne-là a penché vers la bid'a, penché vers l'innovation et euh, qui essaie de la déformer ou de l'interpréter d'une manière, hein, euh, pour justement faire pencher le sens des versets du Coran. Euh, il y à lui faire pencher les sens des versets du Coran qui sont pas clairs vers la signification que lui veut amener, qui est en accord avec sa bid'a. D'accord? Donc il essaie de faire pencher les sens du Coran du côté de sa bid'a. Et il déforme les sens du Coran pour ça en se basant sur des versets qui ont plusieurs interprétations ou qui prêtent à plusieurs interprétations, hein, comme euh, c'est mentionné dans la traduction, quand vous regardez dans la traduction du Coran. Ils ont traduit ce verset-là des, des versets qui sont, qui ont euh, un sens équivoque, hein, c'est-à-dire un sens qui peut, euh, qui peut impliquer plusieurs significations, d'accord? Et donc ça, c'est la façon qu'ils utilisent, c'est la méthode qu'ils utilisent. Puis, ils essaient d'argumenter en se basant sur ces versets-là, et il va essayer de même de disputer avec les gens qui sont sur la vérité, parmi les gens de Al-Sun nathiwal pour essayer de supporter sa position, hein alors qu'il est en train de s'écarter de des preuves qui sont claires, parmi les preuves qui sont rapportées dans les versets qui sont clairs et qui n'ont qu'une seule signification. Et il fait ça dans le but de tromper les gens et de les mélanger, et de mélanger les gens par rapport à la vérité sur laquelle se tiennent les croyants. Et il fait ça dans le but justement de déformer et de changer le sens de ce qui est révélés parmi les versets qui ont plusieurs interprétations, comme je disais, hein, et peu importe donc qui, peu importe qui ils sont, dans le sens que peu importe qui rentre dans cette description-là de, parmi les gens de, de Beda. peu importe qui ils sont, que ce soit des Mouchrikiens, que ce soit des coufards, que ce soit des Moubdadi'a, que ce soit différentes catégories de personnes, depuis qu'ils ont cette attitude-là vis-à-vis les versets du Coran, alors automatiquement ils rentrent dans le sens de ce verset-là ou dans le sens des gens au sujet desquels Allah nous a avertis dans ce verset-là. Allah nous a avertis contre des gens qui vont arriver et qui vont prendre des versets qui ne sont pas clairs pour essayer de mélanger le monde. Et justement, c'est ça ce qu'on voit dans l'attitude de ces gens-là qui appellent à la démocratie. Il y a des versets clairs qui interdisent de prendre pour allier avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres que le Coran et la Sunna, d'autres que la révélation, hein, et qui nous interdit de prendre des lois et des, des, des, des, euh, des juges, ont que la charia a pour juger entre nous dans nos disputes. Eux, ces gens-là, ils viennent avec des versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, plusieurs sens, et qui ne sont pas euh, clairs sur le sujet dont ils parlent, et ils veulent essayer justement de les interpréter d'une façon pour faire croire aux gens que ce qu'ils appellent à suivre, ça fait partie de ce qui est mentionné dans ces versets-là, alors que lorsque tu retournes réellement aux autres versets et aux autres hadiths dans le Coran et dans la Sunnah, et bien tu trouves des preuves qui sont explicites et claires pour réfuter justement les arguments et les idées que ces gens-là sont en train de ramener dans les versets qui sont justement… Équivoques et qui ont plusieurs significations. On va continuer en lisant les paroles de l'imam Ibn Kathir, qui est un des grands, savants de tafsir aussi, et qui va nous clarifier encore plus la signification de ce verset-là. Le cheikh il dit Ou, parle Ibn Kathir, قول tout à l'heure, فَأَمَّا الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ, اي ضَلالٌ وَخُروجٌ عَنِ الحقِّ إِلَى الْباطِلِ فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, اي dus wat zegt de الذي hier? أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينسلوه donc quest qu dit le sheikh ici ou l'image ne sait pas pour commencer il dit que, Allah Ta'ala dit qui ont déviation dans leur cœur c'est-à-dire qui ont dans leur cœur un égarement qui ont dans leur cœur une, une, le fait de, de vouloir sortir de la vérité, de quitter la vérité pour se diriger vers l'égarement et le mensonge, ces gens-là, ils suivent des choses qui peuvent avoir plusieurs interprétations, et ils prennent uniquement ce qui n'est pas clair ou qui n'est pas direct dans le Coran, hein? parce que qu'est-ce qui n'est pas clair et qu'est-ce qui n'est pas direct, c'est facile de l'interpréter, par exemple, je vais vous donner un exemple, juste pour vous faire comprendre, ce n'est pas relié directement à la démocratie, mais quand même, ça peut vous donner un, un exemple comment des gens peuvent jouer avec les versets qui sont mutashabihad. Les versets, comme par exemple, dans le Coran, quand vous dites au début, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Islami Alors, il y a quelqu'un qui va venir, par exemple, au lieu de prendre les versets qui sont clairs dans le Coran, « Établissez la salat » Faites-le, faites-la, payez la zakat et qui nous donne des choses. Et il en va, il, dit, il arrive avec le verset al-islamim. Et là, il commence à expliquer à des al-islamim, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Il commence à essayer de jouer avec le sens de ces trois lettres. hein Mais le prophète de l'ensemble n'a pas expliqué ces versets-là. Mais c'est juste un exemple pour vous dire. Ils vont prendre ces versets-là pour dire... Comment ça, fait à, à, à, comment ça à, imaginer des choses, à inventer des choses, à dire des choses pour faire, pour faire croire aux gens des affaires qui n'ont rien à voir avec l'islam en se basant sur des choses. Exactement. Exactement. Ils vont dire, bon, nous, on a des connaissances secrètes que vous, vous connaissez pas sur ces versets-là. Et donc, nous, voici, il faut nous écouter. Et là, ils rentrent là-dedans. Il y a plein d'autres exemples comme ça, pas seulement à propos de ces versets-là, il y a aussi des exemples à propos de certains principes ils ont pris des coups forts et ils veulent essayer de les faire rentrer dans l'islam, alors ils vont chercher des versets qui sont très très vagues ou qui ont des sens vraiment généraux, ils vont laisser ou mettre de côté tout ce qui est spécifique et précis à propos de ces choses-là qui, qui, qui viennent en contradiction avec ces idées-là, comme la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et les autres choses. Hein. Donc le cheikh, il dit, ils veulent déformer, hein, ils veulent prendre les versets qui peuvent avoir plusieurs sens, Parce que ces versets-là vont leur donner assez de marge et assez de lousse pour pouvoir les déformer et les interpréter selon leurs intentions qui sont corrompues, pour pouvoir justement essayer de jouer avec la religion. Parce que ces versets-là peuvent justement avoir euh, être interprétés de, de diverses façons. D'accord Et le chéri dit, « Fa'amma l'mu'hkam, fa'la nasib ala'hum fi, وحجة لأنه دامه لهم وحجة عليهم ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإذلال لأتباعهم وإيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقران وهذا حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى بآية بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمن عليه وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهل ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله Donc le chef il dit que quand tu regardes par exemple les versets qui sont clairs, qui n'ont pas plus qu'une seule interprétation et une seule signification, ces gens-là n'ont aucune part dans ces versets-là et aucune, aucune, aucune preuve pour, dans, de leur côté dans ces versets-là, parce que ces versets-là viennent pour les détruire complètement et annuler complètement leur argumentation. Et en réalité, ce n'est pas des preuves en leur faveur, ce sont des preuves contre eux les versets qui sont clairs, sont des preuves contre eux, et c'est pour ça qu'Allah s.a. il dit « ibtira al-fitna », c'est-à-dire que ces gens-là ils recherchent à, de faire le désordre, de faire la fitna, de faire des troubles avec ces versets ambigus ou des, des versets qui sont euh, disons à équivoques ou à plusieurs sens, parce qu'ils veulent égarer leurs fidèles, égarer les gens qui les suivent, hein, qui les suivent justement dans l'écartement et pour les faire, pour leur donner l'impression qu'ils sont en train d'utiliser le Coran comme argument. Hein Donc, quand tu vas parler avec certains de ces gens-là qui appellent à la démocratie, comme Tariq Ramadan, Youssef Al-Qardaoui, euh, Tariq Souhaïdan, euh, qui d'autres encore Abdelmajid Abdel Dani, et il euh, y en a plein d'autres encore, tu les vois en train d'essayer de mentionner des versets de Coran, essayer de mentionner des hadiths pour essayer de justifier ça, Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer d'égarer leurs fidèles, qui les écoutent, et de leur faire croire que, regardez, ils mentionnent le Coran, Ils mentionnent les hadiths. Sauf qu'est-ce que ce sont des hadiths clairs sur ce sujet-là? Est-ce que ce sont des versets clairs sur ce sujet-là? Non. Ce sont des, des hadiths qui n'ont rien à voir avec ces sujets-là. Mais eux, ils essaient de les prendre et de les de jouer avec pour les faire, pour les interpréter, pour faire croire aux gens qui n'ont pas de connaissance de l'islam, ou, ou qui ont de la connaissance, mais pas de la connaissance bien définies, bien, bien détaillées des règles de la Sharia, pour, les jou pour jouer avec leur, leurs esprits, pour leur faire croire qu'ils ont des arguments, alors qu'ils n'en ont pas, et que les choses qu'ils mentionnent, qu mentionnent comme arguments sont souvent des arguments contre eux. Et le chien qu'ils donnent comme exemple, il dit regardez par exemple les chrétiens, certains chrétiens ils sont venus pour essayer de défendre le christianisme, en essayant d'utiliser de, des versets de Coran. Alors, ils ont pris euh, des exemples, comme par exemple dans le Coran, il y a la mention que, euh, que Isa est un esprit d'Allah. Et sa parole que Allah a mise en Mariam. Donc, ça, c'est des exemples qu'ils ont pris, des paroles qui, pour, qui pourraient être interprétées de différentes façons. Et certains d'entre eux ont essayé de, justement de les interpréter d'une façon pour essayer de faire croire qu'il y a un sens là-dedans qui penche vers. La signification des chrétiens. Mais ils ont, ils ont mis de côté les autres versets qui clarifient ces versets-là, qui sont moukamat, qui sont clairs, comme par exemple le verset 59 dans Surah az-zukhruf qui dit C'est-à-dire, ce n'est qu'un esclave, un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah sur qui on a mis de nos grâces. Hein. Et ils ont aussi mis de côté l'autre verset, dans le verset 59 dans Surah Al-Imran qui dit L'exemple de Jésus, par rapport à Allah, c'est comme l'exemple d'Adam. Il a créé à partir de la terre, et puis il lui a dit, soit, euh, il l'a créé à partir de la terre, il lui a dit, soit, et il fut. Donc ça, c'est l'exemple clair dans le Coran qui montre que Issa, c'est une créature d'Allah, et qu'il ne fait pas partie d'Allah, d'accord? Et que c'est pas euh, un, de, un, de trois, ou le fils de Dieu, ou des choses de ce genre, ou une trinité avec Dieu, ou des choses de ce genre. Donc on a réfuté l'argument de ces gens-là qui essaient de jouer avec l'essence du Coran pour essayer de justifier le shirk ou les croyances égarées des chrétiens. Donc ça c'est un exemple. Et après il dit que le nombre des versets clairs qui réfutent cette idée-là de la part des chrétiens sont très très nombreux dans le Coran et ces versets-là qui réfutent ça sont, sont des preuves que Aïssa salam N'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah et qu'il n'est qu'un serviteur et, qu un, et un messager d'Allah et il n'est pas plus que ça. Et ça, c'est l'exemple de l'imam Ibn Kassir dans son texte Al-Qur'an Al-Azim dans le volume 2 à la page 5, il explique ces choses-là. Ensuite, le chef qui a écrit le livre, Hassan Ibn Qasim, c'est Hassan Ibn Qasim al-Hutayn al-Raymi. إلدكوا إلدكوا على شيء قلتوا ما أشفه كلامه رحمه الله بحال دعاة الانتخابات الذين يستدلون على بدعتهم بتجميز المشاركة في الانتخابات بأدلة ينزلونها على بدعتهم لاحتمال مصدها إضلالا لأتباعهم وللعامة من الناس وإهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن والسنة Donc les Cherif dit quand tu compares les paroles de l'imam Ibn Kathir que, que, que Ibn Kathir a mentionné ici dans ce, dans ce dans ce dans ce tafsir, tu prends ces paroles là et que tu les tu regardes la situation des gens qui appellent à la démocratie parmi les musulmans et qui essaient d'utiliser le Coran et la Sunnah pour justifier, qu'est-ce qu'ils font Tu vois qu'il y a une comparaison vraiment claire et que ça rend vraiment euh, la, la description que Ibn Kathir fait de ces gens là qui jouent avec le Coran, elle s'applique vraiment. Euh, mot pour mot à l'attitude des gens qui essaient d'appeler à la démocratie au nom de l'islam. Ça rentre exactement. Les deux, un rentre dans l'autre. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, ils essaient d'appliquer euh, certains versets pour justifier leur bêta et pour rentrer dans les élections hein, et pour faire égarer leurs fidèles et pour leur faire croire qu'ils ont des preuves du Coran et de la sunnah. وفي النووي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنه فأما من سأل عما أشكل عليه منها للإسترشاد وتلطف فيه وتلطف في ذلك فلا بأس عليه. وجوابه واجب أما الأول فلا يجاب بل يزجر يسجر ويعذر كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صديق بن عسل حين كان يتبع المتشابه والله أعلم لك الإمام النووي يتبع بحديث فيه فيه صحيح مسلم à propos du hadith qu'on a mentionné en, en, en à introduction, il parle de Aïcha, quand elle a mentionné la signification du verset 7 dans Surah euh, al imran mais al non, il parle de ce hadith-là et il dit, dans ce hadith, il y a un avertissement au sujet de ceux qui se mélangent avec les gens de déviation et les gens de bidra, qui essaient de suivre les choses qui ne sont pas claires, les choses qui sont ambiguës, pour faire la fitna. Mais celui qui pose la question sur des choses qu'il n'a qu pas compris comme il faut ou qu'il a de la difficulté à comprendre, dans le but de s'orienter et qui a, qui a adopté une attitude de douceur dans le sens qu'il ne vient pas devant le savant ou devant le chef pour poser la question comme pour argumenter avec lui ou pour débattre avec lui, au contraire il a une attitude d'humilité, il vient demander au chef parce que vraiment il n'a pas compris quelque chose, ce n'était pas clair pour lui. Donc celui-là, le chef il dit, celui-là c'est permis pour lui de poser la question et c'est obligatoire qu'on lui réponde. Si on a la réponse, c'est obligatoire qu'on lui réponde. En ce qui concerne le premier, celui qui demande uniquement et qui cherche uniquement les choses qui sont pas claires, parce qu'il veut faire la fitna avec ça, celui-là, il ne faut pas lui répondre et en plus il faut le punir. Il faut qu'il soit puni pour ça, parce qu'il fait exprès pour faire la, la fitna et le désordre avec ça, Comme Omar ibn al-Khattab a puni un homme qui s'appelait Sabir ibn Assal à son époque, parce qu'il cherchait juste les choses qui ne sont pas claires pour essayer de faire la fin avec les gens avec ça. Et euh, Sabir ibn Assal, son histoire c'est quoi C'est un homme qui allait voir les, les compagnons du prophète, il marchait dans la rue, demandait à n'importe qui des questions sur le Coran, des versets qui ne sont pas des choses qui ne sont pas des versets euh, vraiment sur les fondements de la foi, sur les fondements de la religion, sur des questions de détails qui ne sont pas fondamentales dans la religion, mais le problème c'est n'est pas qu'il posait la question pour savoir, il posait la question pour faire de la fêtna avec ça. Et donc Omar Rebun Traptap a entendu parler de lui, il a entendu qu'il y a un homme qui se promène comme ça chez les gens et commence à poser plein de questions pour, pour rien comme ça. Alors il l'a fait venir chez lui. Il l'a fait venir. Il a dit, c'est toi qui poses la question aux gens comme ça, là, qui se promènent dans la rue, poser plein de questions aux gens. Il a dit, oui, c'est moi. Alors, Omar ibn Khattabina, il l'a pris, il a commencé à le battre avec des, des pales, avec des feuilles de pales. <rire> il a frappé dans sa tête comme ça. Après, il l'a emprisonné, il l'a mis dans la prison. Il l'a enfermé dans une pièce. Le lendemain, il est revenu. Il a battu encore dans sa tête. Après, il a enfermé. Le deuxième jour, le troisième jour, la même chose, il commence à le frapper sur sa tête encore. Sabir ibn est à ça, il dit Ok, ça y est, Omar. Il dit Si, si, si, si tu veux me tuer, alors euh, tue-moi. Mais si c'est pour enlever le, le, le chétan qui était dans ma tête, ça y est, il est parti maintenant. <rire> maintenant, je suis guéri. <rire> alors, alors, euh, alors. Il a frappé avec les palmiers de Dieu, je ne je sais pas mais c'était mentionné que c'était des palmes, des feuilles de palme, quelque chose comme ça. En tout cas, il a frappé, il a frappé Dieu dans sa tête. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite il a, Omar l'a laissé partir, mais il lui a dit, il a dit aux gens Je vous interdis tous de vous asseoir avec lui et de lui parler. Donc, lui, on a, ils ont dit par la suite. Que il n'est pas mort jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce qu'il était devenu un savant de l'islam, parce que il a été il a été éduqué. Il a dit oui. euh, il, a, ouais, il a dit adabani c'est-à-dire l'homme pieux, ma éduqué. Et après ça, il est devenu un des, un des savants de l'islam. Donc c'est pour des non, il était musulman, il était musulman, mais il avait cette fitnah en lui. Exactement. Et, et, et aujourd'hui, à notre époque dans la société, il y en a beaucoup de gens qui sont comme Sabir Ibn Hassal, malheureusement des fois c'est l'ignorance des fois c'est parce que les gens ils ont une maladie dans le cœur et ils cherchent juste à faire des problèmes Donc après, ça c'est les paroles de l'imam oui, dans le de le char de Sahih Muslim ensuite, le sheikh il dit Abu Bakr Ibn Abdillah Abou Zayd et les Shubuhat. <تصفيق> وأهل الشبهات لانهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامه لبناء خروجهم لبناء خروجهم عن الشريعه على مرض الشبهه الفاسده اوكي ينط هذا الشيخ اللي اسمه بكره ابن عبد ابن عبد الله ابو زيد ايه ال في <تصفيق> في تاريخ Dans ce livre-là, on a déjà mentionné le livre déjà dans, dans les cours précédents, il dit que les gens des Shubuhat, c'est-à-dire les gens qui suivent les Shubuhat, euh, ils mélangent le vrai avec le faux. C'est-à-dire, ils prennent quelque chose de vrai, ils prennent quelque chose de faux et ils l'enveloppent avec quelque chose de vrai, pour faire croire aux gens que qu'est-ce qu'ils disent c'est vrai. Alors toi tu le vois à l'extérieur, tu dis waouh ça c'est la vérité, mais à l'intérieur en-dessous c'est un mensonge, Mais toi, tu peux pas le voir à premier coup parce que soit qu'il te manque de la connaissance, ou bien soit que tu es euh, disons, euh, confus. Hein, les choses sont pas claires. Donc c'est ça qui est dangereux avec ces gens-là. Ils couvrent la, ils couvrent le mensonge avec un peu de vérité pour te faire croire que c'est bon. Puis il y a que tu l'acceptes après tu t'égares. Et c'est ça les dangers de ces gens-là. Et qui ils trompent avec ça, ils trompent les gens simples, ou les gens qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas de connaissances, les gens ordinaires et ils les amènent à sortir de la sunnah en leur envoyant ce genre de shubuhat. C'est pour ça qu'on appelle les shubuhat, on les appelle des shubuhat, pourquoi Parce que c'est un mensonge, mais en apparence il est recouvert de vérité. Toi tu penses que c'est vrai, alors que c'est un mensonge. Alors c'est pour ça que c'est dangereux les shubuhat. Après le chef, il dit qu'il dit qu'il dit بالمتشابه الذي هو نتيجة لاستدراج الشيطان لهم ابتلوا كذلك باتباعهم لخطواته التي قد نهانا قد الله عن اتباعها فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ik zal ibn Kathir, dat is dat ik het niet wil, dat ik het niet wil. Dus, het scheikh zegt dat het dezelfde is als de mensen die appellent aux élections au nom de l'islam, aujourd'hui, à notre époque, die ont été frappés par ce, ce, cette, ce malheur d'utiliser des choses qui ne sont pas claires comme argument, comme preuve, pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font, des dégarement. Et ça, c'est le résultat du fait que le shaitan les a égarés, le shaitan les a égarés, et ils ont suivi les pas du shaitan que Allah nous a interdit de suivre. Allah, il dit dans le verset 21 dans le surat An-Nur, ô vous qui avec lui ne suivez pas les pas du shaitan, ne suivez pas les pas du shaitan, celui qui suit les pas du shaitan, il ordonne donne la, la, la turpitude et le mal, et le munkar. Hein Il ordonne la turpétude et le péché. Donc ça veut dire que ça c'est quelque chose qui nous a été interdit par Allah. Et le shaykh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir qui interprète ce, cette partie du verset. Qu'est-ce que ça signifie de suivre les, les pas du shaytan Ça veut dire sa voie et son chemin et ce qu'il nous ordonne de faire. Donc tout ce que le shaytan ordonne de faire, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le suivre là-dedans. إلى شيخ في قلت فمن ذلك ان سول وزين لدعاه الانتخابات فاخذوا يفتون بجواز المشاركه في الانتخابات بل يسننون لفتواهم بهذه, بهذه لفتواهم هذه بأدلة يشتهق عليها قول قول من قال صارت مش مش, مش صارت مشرقه Saarat mushrikatan wa sirta maghriban, shatan ibeina mashrikin wa maghribin. Donc, le sheikh, il explique, il, il dit que, ces gens-là, hein, le, le shaitan leur a embelli, les gens qui appellent à la démocratie, aux élections, au nom de l'islam, le shaitan les a embelli, ce qu'ils font, et ils ont pris, à faire, ils ont commencé à faire des fatwa pour essayer de permettre la participation aux élections et ils essaient d'utiliser des preuves pour leur fatwa, et on, on devrait dire, ou on peut dire au sujet de ces soi-disant arguments, qu'est-ce que le poète a dit, et il mentionne une poésie. Souvent, les chelours parfois, hein, quand ils discutent juste pour donner un point ou euh, pour euh, renforcer encore plus l'argument, ils vont mentionner un vers d'un poète, hein, une parole d'un poète qui euh, va dans le sens de l'argument et en même temps pour Euh, et à les rabaisser ou euh, montrer la futilité de la parole de, de ceux qui contredisent la, la sunnah. ils vont dire par exemple ici, euh, la vérité, en parlant de la vérité, elle est allée vers l'Orient et toi tu es allé vers l'Occident et il y a une grande différence entre l'Orient et l'Occident. Bien entendu, ça on ne peut pas comparer, on peut pas comparer euh La, la poésie euh, arabe euh, comme ça, juste avec les paroles, comment je les traduis, c'est juste pour dire que je vous donne le sens seulement, bon, je ne vais pas vous essayer de d'égaler de, de, euh, le style et tout, là ça c'est autre chose. Mais juste de comprendre la signification, c'est ça là, le plus important. Donc c'est pour dire que vous, la, la vérité est allée comme ça, vous, vous êtes allé dans l'autre direction, il n'y a pas de comparaison entre les deux, d'accord, c'est dans ce sens-là. اقال شيخ الزين وقال تعالى قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم, ثم لاتينهم من, من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال أبو جعفر الطبري رحمه الله in al-Muraad, de gemeen van het krein en het scherm. En het krein is om het en is het te doen. Dus, le Sheikh, dit dit: Allah a mentionné dit dans un verset, dans Surah Al-A'raf, verset 5-17. Allah a dit, le a dit, Étant donné que tu m'as dévié, ou que tu m'as fait dévié, je vais m'asseoir sur, sur ton chemin droit. Je, je vais, vais m'asseoir pour eux sur ton chemin droit. Et je vais venir vers eux, hein, par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Et tu n'en trouveras que, tu n'en trouveras pas la plupart d'entre eux comme être, euh, par, parmi les reconnaissants. Ça à dire que tu ne vas pas trouver la plupart d'entre eux parmi les reconnaissants. La plupart d'entre eux vont être des ingrats. Donc, c'est pour dire que, premièrement, le shaitan, dans ce verset-là, il ne veut même pas reconnaître lui-même son erreur. Il essaie d'attribuer son égarement à Allah SWT en disant « parce que tu m'as égaré ». Il ne veut pas reconnaître lui-même son propre orgueil et le fait qu'il a rejeté la vérité et refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah, il essaie de prétendre ou d'argumenter par rapport à la prédestinée d'Allah en disant « parce que tu m'as égaré ». Ensuite de ça, il dit « je vais » tu vois, par son orgueil, et ensuite il dit « je vais me mettre sur le droit chemin pour, eux, pour les empêcher de le suivre et je vais leur venir dans toutes les directions pour essayer de les bloquer et pour essayer de faire en sorte qu'ils ne vont pas être reconnaissants. Et là, il mentionne les paroles d'Abu Jaffar al-Tawari dans le tafsir qui dit, euh, « Al-Murad », la signification de ce, ce verset-là, c'est que il va essayer de leur bloquer tous les chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Dans le sens que le chemin qui est vers le bien, il va le bloquer, puis le chemin vers le mal, il va essayer de leur faire aimer ce chemin-là. Donc il t'embellit le chemin du mal et il va te rendre difficile le chemin du bien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Le mal est facile, le bien est difficile. C'est ça ce qui se passe. Tu veux faire le halal C'est très difficile. Tu veux faire le haram C'est très facile. Parce que le shaypal, il travaille. Et on vit dans un système justement qui est basé sur... La vision ou le, le plan de shaytan, la façon comment on voit comment s'est organisé la société, on voit que c'est organisé d'une façon pour aider les gens à faire ce qui est haram et pour leur rendre difficile l'obéissance d'Allah et le bien. Hein? Donc le Shaykh il dit, و dit ابن كثير, و قول Iblis هذا, إنما هو ظن منه و توهم و قد وقد وافق في هذا الواقع فكما قال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Donc, sheikh, ils, ils le cheikh, il mentionne par la suite les paroles de l'imam Nukassir. Euh, passe moi le, la traduction du Quran, s'il te plaît. Parce qu'il y, y a une partie du verset ici. Je voudrais euh, voir comment ils l'ont traduit là-dedans. C'est sur la tissue, les versets 20 et 21. OK. Donc. Euh, Le Cheikh, il mentionne les paroles de l'Imam Ibn Kathir, et il dit que Iblis, quand il parle de cette façon-là, et qu'il dit qu'il va nous bloquer le droit chemin, c'est uniquement euh, ce qu'il pense qu'il va réussir de faire, et ce qu'il a l'impression qu'il va réussir de faire. Hein il dit que, par, euh, comme il dit, waqad c'est-à-dire, en réalité, c'est vrai, il a réussi à égarer beaucoup de gens parmi les êtres humains. Mais, Le chefs, il dit, mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture, ou sa, sa, sa pensée à leur égard, c'est-à-dire à, à l'égard des êtres humains. Ils l'ont suivi donc, sauf un petit, un petit groupe, ou sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir. Si ce n'est Que nous voulions distinguer celui qui croyait en le-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toute chose. Donc, ça veut dire que le chétain, comme en l'occident, il dit il n'a aucun pouvoir sur les êtres humains qui sont croyants. C'est juste qu'il leur suggère, et puis par la suite, ceux qui sont croyants, ils s'égarent euh, ceux qui sont Euh, croyants, ils s'éloignent du shaitan, et ceux qui sont euh, pas croyants, ou qui ont des doutes, eh bien, ils tombent dans les pièges du shaitan Le shaitans disent ensuite qu'ils ont dit, oui, wa Allah waafaqa dhalikal al waqir faqa hasala l'attiba'i lahu, munqiba l'du'at l'intiqabat, wa waakhtaruhum bitajwi bitajwi bitajwi dihim <coughs> بتجويزهم المشاركة فيها ولم يخالفهم في ذلك إلا فريق من المؤمنين وهم أهل السنة والجماعة السلفيون فأخذوا يحذرون من هذه البليه العظيمة التي نزلت بالشعب اليمني بالكتابة طورا وبالخطب وبالمحاضرات والفتاوى أطوارا وما أحسن ما وصف به إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل أهل البدع وهو ينطبق تماما على دعاه الانتخابات الآن قال رحمه الله فهم مخالفون في الكتاب فهم مختلفون في الكتاب فهم مختلفون في الكتاب ومخالفون للكتاب ومجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يتشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين لشيخ الزي. وي كسك الله وي يقوله الله سكو Euh, le chef a dit, c'est arrivé. La plupart d'entre les, beaucoup d'entre les êtres humains ont suivi le chef Et en particulier parmi les gens qui ont appelé à les, à les élections et à la démocratie au nom de l'islam. Et comme ils sont nombreux aujourd'hui, qui essaient de permettre ou de rendre licite le fait de participer à ces choses-là. Ils ne sont que très peu parmi les croyants qui les ont contredits. Et ce sont qui Ces gens-là qui les ont contredits, ce sont Ahl Sounati Wal Jama'a, Al Salafiyoun. Ils ont commencé à avertir contre, cette, contre ce grand malheur, et euh, en particulier qui, qui est tombé sur le peuple yéménite, parce que le chef qui a écrit ce livre, il, il est un chef du Yémen, alors il parle en particulier du peuple yéménite, mais ce n'est pas uniquement sur les gens du Yémen, c'est dans beaucoup d'autres pays musulmans où cette fitna est tombée. Ils ont écrit à ce sujet-là. Ils ont fait des khutab contre ça. Ils ont fait des conférences contre ça. Ils ont écrit des patois contre ça. Et sans arrêt, hein, ils ont continué toujours à avertir les gens contre ces choses-là. Et donc, euh, comme elle est belle, la description de, que l'imam de Ahl Sunnati Wal a fait au sujet, hein, contre, ou contre les gens de Béd'A, comme il les a bien décrits, comme il a bien décrit la, la réalité des gens de Béd'A dans sa parole, hein, Et cette parole-là, elle s'applique parfaitement aux gens qui appellent à la démocratie. C'est quoi cette parole C'est-à-dire, au sujet du Coran, ils sont en désaccord. Au sujet du Coran, les groupes qui appellent à la démocratie, tu les vois, différents groupes, différentes sectes, différentes tendances, différentes croyances, différentes organisations, différents menages, ils sont tous divergents entre eux. Par rapport au Coran. Qui sont en désaccord Après, C'est-à-dire, ils, ils, ils opposent le livre. Et ils vont contre le livre. Ils sont tous en désaccord avec le livre. Ils vont contre le livre. Wa ala kitab. Mais ils sont d'accord sur une chose de s'écarter de du livre et de, de s'éloigner du livre. Hein? et ils essaient de parler sans science à propos d'Allah, et à pro sur Allah, et à propos d'Allah, et à propos du livre d'Allah, ils parlent sans science. Et qu'est-ce qu'ils disent ensuite Ils parlent avec des paroles ambiguës, qui ne sont pas claires, qui, sont, qui ont des sens équivoques, pour égarer les gens. Hein Quand tu vois une, une, une conférence de quelqu'un qui dit <coughs> l'islam appelle à la justice et donc la démocratie c'est la justice et donc il faut accepter la démocratie pas wow, aucune argumentation hein ça c'est ça il y a personne si tu dis à quelqu'un l'islam appelle à la justice donc euh, la démocratie c'est la justice si c'est ça ton argumentation puis la personne elle sait ni elle sait pas c'est quoi l'islam puis elle ne sait pas c'est quoi la démocratie c'est sûr qu'elle va accepter cette, ce, ce genre d'argumentation là. Parce que tout le monde aime la justice. Mais la réalité, il faut l'expliquer aux gens. Premièrement, il faut expliquer qu'est-ce que c'est la démocratie comme il faut. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les enseignements du Coran et le Taouchid. Et il faut montrer les contradictions qui existent entre les deux. Eux, non. <coughs> non. Parce que c'est, ouais, ben, si c'est si pour, par rapport à expliquer les notions et les principes de base. Ça, c'est ce que certaines personnes s'imaginent, que, que la démocratie, la, la définition, elle est bonne, mais que l'application, elle est mauvaise. Ça, c'est pas vrai. Ouais. On a expliqué, comme on a expliqué déjà au début des cours, mais c'est bien de le rappeler maintenant, puisqu'on est en train de parler de, de justement la réputation des instruments, des gens qui parlent de la démocratie. La signification elle-même de la démocratie, si tu regardes euh, dans le sens linguistique, démos. Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Démocratie, ça vient de deux mots grecs. Demos, qui veut dire la, le peuple ou la population. Et Kratos, qui veut dire le pouvoir. Donc, la signification du, du mot démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui se dirige lui-même, qui fait ses lois, qui fait ses jugements et qui, fait ce, ce, ce, qui, la, qui applique la, la, la, la loi. D'accord Donc, ça veut dire que. Euh, Il y a différentes manifestations de ça ou différentes façons de l'appliquer selon les pouvoirs, la démocratie, mais en principe c'est ça, c'est que le, les, les, lois, les lois doivent être choisies par le peuple, votées par le peuple, et en même temps c'est eux qui doivent l'appliquer cette loi-là. Et ça se, fait, ça se faisait directement à certaines époques, à l'époque des Grecs dans l'Antiquité, les mouchikins grecs qui adoraient les idoles, et euh, aujourd'hui ça s'applique par représentation au Parlement ou à la Chambre des, des, des, des députés, des, les, les gens vont élire des représentants et ces représentants-là vont, vont aller au Parlement et ils vont faire des projets de loi, puis, puis ils, vont se, ils vont voter par exemple pour différentes lois, par exemple pour euh, soit, soit décider par exemple est-ce que les hommes ont le droit de se marier avec les, les hommes, les femmes ont le droit de se marier avec les femmes et là ils vont dire bon, si la majorité des députés votent oui, ça veut dire qu'ils vont accepter ça. Puis, et puis là ils se divisent en partis, parce que bien entendu, une personne tout seule, elle se représente, si lui il est élu et qui est tout seul, puis que les autres sont dans des groupes et ils, ils votent ensemble, contre lui il ne pourra, pourra rien faire dans la, dans la chambre des, des, des, des, des, des parlements. Alors ils sont obligés de se mettre en, en gang, ou en partie, sous des bases, par exemple communes qu'ils ont du bon, nous on est d'accord avec ces principes là donc on va faire notre parti, puis l'autre partie eux ils vont se mettre ensemble puis là chacun va représenter une différente portion de la population ou différentes régions puis là ils vont si le plus le parti qui a le plus de sièges c'est eux qui vont pouvoir faire euh, par exemple élire leurs euh, leurs membres et là justement justement euh, les élections là Qui qu'il y a eu au Canada, ça ne fait même pas quelques, quelques jours qu'ils ont terminé. Bon, le, le, le Parti conservateur, ils n'avaient ils avaient, ils avaient pas la majorité des, des votes encore, parce que je pense sur 300 sièges au Parlement, ou 300 quelques sièges, ils en avaient, ils en avaient bon pour avoir la majorité, il faut avoir au moins 159 environ, 159 sièges, parce que euh, pour faire passer une loi, il faut que tu aies la majorité des votes. Mais si ton, mais étant donné que le, les trois partis sont, sont, sont ont des partis, les trois partis ont une proportion des sièges qui ne leur permettent pas, par eux mêmes, d'avoir une majorité des votes, parce que leur, leur, euh, leur parti a moins que 50% des sièges. Donc là, ils voulaient faire un vote pour essayer de faire en sorte que le, leur parti augmente leur nombre de sièges au Parlement, comme ça, ils vont pouvoir plus facilement faire passer leurs lois. Mais étant donné qu'ils ont fait tout, dépensé des millions de dollars, fait plein de, de trucs pour revenir presque au même résultat, c'est-à-dire ils ont maintenant 144 sièges, hein, ils ont toujours une minorité, ils, peuvent pas, ils, ils ont toujours besoin d'un autre parti pour faire passer leurs lois, parce qu'il leur manque 12 sièges pour avoir la majorité il n'y a personne qui a la majorité, tout le monde n'a rien que 50 de l'ordre pour faire passer quelque chose, c'est ça. Donc parfois par exemple, si un parti dit bon nous on ne veut pas que ce parti-là réussisse à faire passer sa loi, ils vont dire on va voter contre, comme ça son projet de loi ne va pas passer. Et donc eux ils vont être obligés par exemple, de faire des, de, de, le, parti, le, le parti qui est au pouvoir va être obligé de faire des compromis ou de s'allier avec un autre parti. Pour pouvoir faire en sorte que ces lois vont passer, hein. Puis, donc, c'est, comme ça quand, quand, il y a des, euh, trucs minoritaires, c'est comme un jeu. Et là, et là, c'est ça ce qui se passe. Et dans les pays musulmans, bon, il y a plein de, de trucs de ce genre aussi. Mais c'est pour vous dire que c'est gaspillage d'argent, gaspillage de temps, gaspillage d'énergie, les pancartes, les, les campagnes, les élections, les promenades, la dépense de, tout ça, en plus, il y en pour arriver à quoi? Au même résultat. Eux, peut-être, ils ont rien d'autre à faire que ça. Mais bon, Allah m'salam. Maintenant, là, c'est, euh, aux États-Unis maintenant. Bientôt, dans quelques jours, ils vont voter. Mais c'est juste pour vous dire que, Niani, comme, comme, euh, le chef l'explique, et puis comme on a vu, ça, ces choses-là, de démocratie et tout, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça, c'est l'injustice. La démocratie, c'est pas la justice. La démocratie, c'est l'injustice. C'est le plus grand, l'une des plus grandes formes d'injustice que l'humanité n'a jamais connue, et malheureusement, on, leur, on a réussi à faire croire aux gens que c'était quelque chose de bien. On a réussi à faire croire aux gens par l'ignorance que cette chose-là était une chose de bien, et c'est bien triste de lire des articles écrits parfois sur, dans certains sites internet qui parlent de l'islam, démocratie, l'islam est-il pour ou contre, comme par exemple dans ce, ce texte-là qui est écrit par un des, euh, un des des gens qui sortent des écoles des Biobandia, de l'Inde, qui écrit dans son site euh, Islam, Maison Islam, il écrit un texte pour essayer de justifier ou de défendre la démocratie pour dire que ça fait partie de l'islam. Donc, celui-là, il est très rusé. Je pense qu'il s'appelle Ahmad Lala. Il est très rusé dans ses argumentations, comme la plupart d'entre eux, justement. Il veut montrer qu'il est qu'il est ouvert à la divergence d'opinion et qu'il est prêt à argumenter. Donc qu'est-ce qu'il fait Il amène le pour, il amène le contre. Donc c'est bien, fait. on voit qu'on penserait qu'il y a une certaine analyse, qu'il y a une certaine impartialité, une certaine justice dans son, dans sa, dans son argumentation. Hélas, lorsqu'on regarde la conclusion, on voit toutes sortes de choses qui ne font pas de sens, qui sont contradictoires. Et même dans sa, dans sa présentation, et dans ses définitions, il y a beaucoup de contradictions. Je te le passerai après pour que tu puisses le voir, Inch'Allah. Puis également, il y a l'argumentation de Qardawi que j'ai ramené aussi. Ça aussi, c'est un texte qui est écrit par Qardawi, qui essaie justement, lui aussi, de non, Youssef, Youssef Qardawi, qui essaie de justifier la démocratie dans l'islam. Tous ces arguments sont faux. Du début jusqu'à la fin. Inch'Allah, on aura de toute façon l'occasion d'en parler, et le cheikh lui, qui a écrit le livre, étant donné qu'il est au Yémen, il ramène des arguments d'un de, des Ikhwan, d'un des Ikhwan musulmans au Yémen qui s'appelle Abdul Majid Zindani, celui qui a fait le miracle scientifique du Coran, il est connu, il est devenu populaire et célèbre pour ça. Mais tout le reste, toutes ces idées sont euh, mélangées ce cas-là. Hein, parce qu'il fait partie des ikhwan musulmans, il est rentré dans les, dans les élections et dans la politique. Et non seulement ça, mais en tout cas, il a beaucoup d'autres problèmes dans, dans sa compréhension de l'islam aussi, et les savants du Yémen l'ont réfuté, en, par, en, en, en commençant par Sheikh Moukbil ibn Hadi, Sheikh Yahya al-Hajoui, et beaucoup d'autres grands savants de l'islam qui sont au Yémen l'ont réfuté. Il y a une façon très euh, très claire aussi avec des livres, avec des cours, avec des cassettes, avec des khutab, avec différents médiums, différents moyens. Ça veut dire. Donc là, euh, le cheikh il dit ceux qui se sont opposés à ce système-là, c'est les Salafis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on marginalise les Salafis, on marginalise les Salafis à cause de ça. On essaie de faire comprendre aux gens que Ah, ces gens-là sont contre la modernité, contre, contre euh, l'évolution, contre ci, contre ça, et ce sont des radicaux, ce sont des idées. ça, parce qu'aujourd'hui, depuis que tu dis à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec la démocratie, c'est comme s'il si n'essaie même pas de ou d'écouter, automatiquement pour lui c'est comme, ah ça y est, celui-là c'est un extrémiste, il est contre la démocratie, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait même pas partie du Coran, ni de la Sunna. Pour eux, c'est devenu comme une, une vérité absolue qu'on ne peut plus remettre en question. Mais donc c'est grave. Donc, le chef, il dit. L'imam euh, Al-Moubadjia, qu'est-ce qu'il dit après Bien, okay. Euh, OK. Donc, c'est ça la description que l'imam Ahmad a fait à propos des gens de bid'a Et ça s'applique exactement sur eux. Euh, je ne sais pas si vous étiez au courant, quand il y avait eu les problèmes avec l'affaire des accommodements raisonnables ici, bon, il y a eu, il y a eu plein de, de débats et de discussions au sujet de, de différentes choses sur la société ici, puis sur d'autres choses. Je vais, je vais juste vous mentionner, par exemple, certains groupes islamistes ici à Montréal, qu'est-ce qu'ils ont écrit au sujet par exemple de la pluralité de la communauté musulmane, pour vous faire montrer comment ils sont tous divisés entre eux, et ils sont divisés sur le Coran, et ils contredisent le Coran, et ils essaient de déroger, ce n'est pas grave qu'on est divisé. il faut tous s'unir, malgré notre division, et rester, et rester faire semblant qu'on est unis. Donc, regardez quest ce qu'ils disent. Dit, euh, la ça c'est le groupe Astrolab, dans, euh, dans leur mémoire qu'ils ont présenté à la commission, ils disent, la communauté musulmane, une, ré une réalité plurielle. Une réalité plurielle. Allah al la communauté musulmane c'est quoi Hein Est-ce qu'il parle de Ahl Sunnati wa al-Jama'a Ou bien il parle de la réalité des différentes sectes qui sont toutes divisées Et ils prétendent que c'est ça la réalité musulmane. Si c'est ça la communauté musulmane, alors ils n'ont pas compris réellement la signification de Ahlussunnatul Que, que, euh, que n'avons-nous pas entendu ces dernières années sur l'islam et les musulmans des choses et son contraire. La chose est son contraire en effet. Beaucoup, du jour au lendemain, non seulement se sont attribués le droit de nous dire ce qu'est l'essence de la religion musulmane ils se sont proclamés spécialistes des réalités psychosociologiques et politiques des musulmans eux-mêmes. OK Donc bien entendu, comme <rire> pour dire ça, il faut soi-même connaître l'islam. Pour commencer à dire que les autres se prétendent soi-disant des spécialistes de l'islam, il faut commencer par soi-même le connaître. Et avant d'accuser que les autres ne le connaissent pas. Après, qu'est-ce qu'il dit Pourtant, comme on pourra le constater aisément dans ce qui suit, les musulmans du Québec, comme d'ailleurs ceux de partout au monde, ne sont pas tous kiff-kiff. Et ce, ni dans leur rapport aux sources scriptuaires de leur religion, le Coran et la Sunna, ni dans leurs attitudes vis-à-vis -vis de leur environnement. Hakim, Oui. Donc, Après, inshallah Donc, il dit euh, :« Et ce, ni dans leur rapport aux sources scripturaires dans leur religion, le Coran et la Sunna, ni dans leur attitude vis-à-vis -vis de leur environnement socio-politique. Il nous semble pourtant que ce pluralisme qui caractérise la communauté n'est pas bien cerné, et que cette incompréhension qui autorise certains à tenir des discours dogmatiques sur le fait musulman et d'autres à leur prêter oreille un peu trop facilement. Qu'est-ce qu'ils essaient de, qu qu essaie de dire ici Qu'il y, y a différents musulmans, différents, différentes façons d'aborder les, les, les écritures de l'islam, soit le Coran et la Sunna parmi les musulmans, différentes attitudes, soit disant par rapport à l'environnement sociopolitique. Et euh, ils disent que ça c'est un, un, un pluralisme, c'est-à-dire qu'il y a différents, différents, différents groupes, différents il y a une compréhension plurielle soi-disant de l'islam, et donc ça, ça caractérise notre communauté qu'ils disent, et donc quand il y en a des gens qui parlent d'une façon dogmatique, c'est-à-dire pour essayer de faire croire aux gens qu'il faut croire en telle ou telle ou telle chose, eh bien il y en a d'autres qui les écoutent trop facilement et qui prétendent, que qui, qui acceptent ce que ces gens-là disent, ça c'est ce qu'ils prétendent, parce que ça les dérange ça. C'est-à-dire quand, quand il y a des musulmans qui commencent à appeler à une rapide claire et à dire que tous les musulmans doivent croire en ceci, hein, comme le Coran le dit, comme le prophète l'a dit, comme les salafes l'ont suivi par exemple, et de revenir à la, à la croix des salafes et à la voix de sur le sunnah ça, ça les dérange, Parce qu'ils veulent, ils veulent quoi Ils veulent que chaque personne qui dit qu'il qu est en train de suivre quelque chose, il faut l'accepter de lui. Tu dis que tu suis le Coran, c'est ton interprétation, c'est ta façon de comprendre le Coran. Ok, ça c'est ta façon, t'as le droit. Suis ce que tu veux, mais dis pas à l'autre que sa compréhension n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas correcte comme ci ou comme ça. Et ça c'est la, la contradiction justement. Comme par exemple, je, je réfléchissais à ça l'autre jour par rapport à l'entrevue que Samira Laouni avait donnée à Duprisac. Je reviens encore là-dessus. Elle a non, elle a, elle a perdu. Mais c'est juste pour vous dire, la a des élections, mais c'est juste pour vous dire. Elle a dit par exemple, quand, lui a, quand Dutrissac lui pose la question, euh, qu'est-ce que vous pensez une femme qui fait l'adultère, qui couche avec des hommes, euh, boit de des gens qui boivent de l'alcool, ouvrir un bar d'honneux elle a dit, tout ça, elle dit, ah, oh, c'est pas moi qui peux juger. Elle dit, oui, mais qu'est-ce que Allah dit à ce sujet-là Ah, je ne suis pas Allah, pour le dire. Euh, qu'est-ce que le prophète dit À ce sujet-là, ah, Moi je ne suis pas le prophète. Il ne t'a pas demandé est-ce que tu es le prophète, il ne t'a pas demandé est-ce que tu es Allah, il t'a demandé qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran à ce sujet-là. Qu'est-ce que le prophète wa a dit à ce sujet-là Et non pas toi, est-ce que tu es Allah ou est-ce que toi tu es le prophète wa Tout le monde sait que tu n'es pas Allah, tout le monde sait que tu n'es pas le prophète. Wa Mais elle répond à la question. Au lieu de ça, elle se faufile elle refuse de répondre à la question. Peut-être parce qu'elle ne connaît pas la réponse, mais si elle ne connaît pas la réponse, qu'elle dise qu'elle ne sait qu pas, au lieu de déformer la, la, la, la réalité. Ensuite, ah, c'est une réponse bien connue. Après, après ça, quand l'autre lui, lui parle de Jaziri, le Tunisien qui était l'imam à foot, hein, on sait que déjà lui, son manhaj n'était pas le manhaj, la fille. Mais malgré ça, elle, elle dit, oh non, lui, je n'aimais pas ce qu'il disait. Comment ça se fait qu'on lui pose des questions sur des choses claires dans l'Islam, sur la fornication, la, la, la sur les trucs comme ça, l'homosexualité et tout Ah non, je ne sais pas, euh, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le prophète. Mais là, pour juger, Giazélé, ah, non, je n'aime pas ce qu'il dit lui. Comment, comment, elle, comment tout d'un coup, <rire> elle a une position, puis une opinion claire C'est ça qui est bizarre avec les gens-là. Donc, euh, euh, c'est comme ça qu'il critique juste un Ils critiquent les gens uniquement quand, soi-disant, ça marche pas dans leur programme à eux, dans leur programme politique, ou dans leur programme, euh, ou dans leur manage, hein, Si quelque chose, ou si quelqu'un parmi les musulmans, amène, euh, dit des choses, ou euh, explique des choses d'une façon qui va en contradiction avec leur agenda, automatiquement, ils vont l'exclure, le, puis dire qu'il n'est pas correct. Même si ce qu'il dit dans certaines choses était vrai et clair, Même Jaziri, si c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'erreurs et qu'il qu qu était peut-être ignorant ou qu'il a fait des erreurs dans certaines choses qu'il a dites, ou qu'il avait certaines erreurs dans son manage, mais beaucoup de choses au sujet desquelles certaines personnes l'ont critiqué, c'était des choses qui étaient vraies. Hein Comme par exemple quand il, a critique, quand il critique par exemple l'homosexualité. Y a personne dans l'Islam qui, qui est d'accord avec l'homosexualité. Peu importe. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Tu vois? Donc, il y en a qui, sont, qui ont été gênés, par exemple, de ces paroles à ce sujet-là. Peut-être, euh, en tout cas. Allahu mais c'est juste pour vous dire. Regardez ce qu'ils disent encore par la suite. Okay. Ils disent, d'emblée, il faut dire qu'au Québec, ce que nous appelons la communauté musulmane possède plusieurs composantes. D'abord, sur le plan ethnique, Il existe parmi les musulmans au Québec. Autant de groupes ethniques que dans la société québécoise elle-même. Donc, ils font des divergences entre les ethnies. C'est vrai qu'il y a différentes ethnies, mais ça ne justifie pas la divergence par rapport à la croyance et au fondement de l'islam. Pour Anne et Sunna, on a les mêmes références. Et la voix des salafs, c'est obligatoire pour tous, pour tous, peu importe l'ethnie. Et le rejet des béd'as, et l'acceptation du tauchis, et des fondements de la foi, ça c'est la même chose pour toutes les ethnies, que ce soit de n'importe quelle origine que tu sois indonésien, chinois, hein, que tu sois euh, québécois euh, d'origine française ou anglaise, ou que tu sois iranien, africain ou autre, qur'an, sunnah, la voie des salas, tout ça c'est fondamental, c'est obligatoire pour tout le monde. Il y a pas de divergence, on n'a pas le droit de diverger là-dessus, on n'a pas le droit d'accepter les groupes de d'État qui ont divergé de ces fondements-là. Après, ils pas que les musulmans du Québec sont en effet nés ici Alors que viennent d'ailleurs, euh, parmi ces derniers, une minorité est d'origine du monde arabe, tandis que d'autres de majorité, euh, que, tandis que la majorité est d'origine indo-pakistanaise ou africaine. Ensuite, sur le plan des écoles juridiques, là, il ramène les divergences par rapport aux mazhahs de fiqh, hein, Par exemple, hambali, euh, par exemple Hanbali, maliki et, euh, et hanafi. Et il essaie de dire, comme si, par exemple, que ça, ça justifie. La divergence encore une fois et, et c'est faux. Comme on l'a expliqué, tous ces imams, le Sunnah Wal que ce soit l'imam Ahmed, l'imam Shafii, l'imam Malik ibn, Han, ibn, ibn Anas ou bien l'imam Abu Hanifa, ils étaient tous sur la, les mêmes fondements et les mêmes bases pour aller de la Sunnah. Ils sont apparus à leur époque. Avant leur époque ou après leur report, et les ont récusés. Oui. Le plan des écoles, juridiques, une majorité et devais bien suivre. Au moment aux chaises, du, euh, du haut euh, du haut déciment, pardon. Dieu Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, il, ils parlent des écoles juridiques, des madames, après tout d'un coup ils disent une majorité sont sunnites et une minorité font partie des chiites, des ethnies c'est-à-dire les, les gens qui suivent les douze imams, les raqabas, qui chutent les sahaba, qui adorent les morts et qui font des, des pèlerinages au tombes, en die adorent Ali, et Hassan, Hussein, et Fatima, radiallahu anhu, en die le peint comme des divinités en de horde d'Allah, et die déclarent Abu Bakr, Omar et Othman sont des koufards, et que la majorité des compagnons sont devenus des apostats après la mort du prophète Ransa, et qu'ils les insultent. En ces gens-là, ils, ils les mettent parmi les madahib, et ils les comparent aux gens de Ahl Sunnah. Donc on voit ici une amalgame incroyable ici. Et Le mazhab des ethna ne fait pas partie des mazahibs de l'islam et qui ne sont pas acceptés. Mais on connaît le, la voie des ikhwanes musulmans qui, qui considèrent et qui respectent les ethna et les rafidahs et parmi les chiites et qui pensent que ce sont un mazhab parmi les mazhabs. Pourquoi Parce que justement, comme je vous ai dit, ils cherchent à, à, à attirer des adeptes de toutes les sectes. Parce que leur but c'est de ramener tout le monde ensemble pour un objectif politique qu'ils ont. Hein? Et exactement, c'est ça le des d'Ikhwan, peu importe ta croyance, tu peux tu insultes les Sahaba. Qu'est-ce qu'il dit Tariq Soueidan, au poète Il dit, si tu es un chien, insulte pas euh, Abu Harayra devant les gens, insulte-le dans ta maison seulement. C'est comme ça qu'ils enseignent, qu enseignent aux gens. Ça dit, pour pas, pour pas, euh, euh, heurter le, les, les, sentiments des, des sunnites, insulte-le pas devant les gens, insulte-le chez toi seulement. Et toi, tu voir des gens qui insultent les parabas, tu, tu, vas dire, c'est pas grave, ils peuvent être dans notre groupe, ou ils peuvent être avec nous. Ce c'est pas cette histoire? Donc, déjà là, on voit l'amalgame, hein. Hassan al-Dam, il avait fait ouvrir en, en Egypte, Un centre, justement, pour le soi-disant rapprochement entre les sunnites et les chiites. Ça, fait partie de les, des égarements de Hassan al-Banna et, et de ceux qui les ont suivis. Après, il au sein même de ces deux grandes écoles, plusieurs subdivisions existent, se côtoient sans nécessairement se confondre, et chacune possède ses propres lectures des textes et des contextes. Allah Donc, qu'est-ce qui. Il... ils essaient de décrire quelque chose. Soi-disant, s'ils prétendent de, de décrire, La réalité, c'est vrai, c'est la réalité. Sauf que, est-ce que cette réalité, elle est en accord avec qu'est-ce que Allah a ordonné ou non Elle n'est pas en accord avec ce que Allah a ordonné. Mais eux, ils n'ont pas expliqué ça nulle part dans le texte. Ils n'ont fait que décrire la réalité sans jamais critiquer les contradictions entre un et un soumna dans, dans cette réalité-là. Donc c'est comme si, soi-disant, il y a cette réalité, il faut l'accepter et c'est un statu quo et il faut juste vivre avec et s'aimer et travailler ensemble, soi-disant, sans tenir compte de nos divergences. Et ça, c'est contraire à ce que Allah et son messager ont ordonné. Soit-disant, chacun a leur à leur interprétation, il y a des différences, des divergences dans la façon de comprendre le Coran, dans la façon de comprendre la Sunna, et puis il faut vivre avec. billah Donc, on voit après quest ce qu'il dit, enfin, par rapport justement à ces lectures, certains vont privilégier un littéralisme rigoureux, imbibé parfois des influences culturelles des pays d'origine, au moment où d'autres préfèrent interpréter des textes en fonction de ses finalités, et procèdent souvent à sa mise en contexte, avec l'espoir d'en faire émerger une pratique musulmane adaptée aux réalités culturelles sociales. Donc on voit là qu'ils commencent à décrire d'autres choses. Comme si, y'en ceux qui vont être rigoureux dans leur façon de suivre le Qur'an, comme ils appellent littéralistes. Souvent ils critiquent les salafiens, en disant que ce sont des littéralistes. Et ils expliquent jamais qu'est-ce que ça veut dire non plus, être littéraliste. Ça veut dire, ils disent, ah mais ça veut dire tu suis le texte à la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire suivre le texte à la lettre Parce que Allah il a révélé le texte, hein, et il nous a donné de suivre le texte. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que quand il y a un texte, tu vas faire le contraire de ce qui est dans le texte parce que tu veux pas être littéraliste Des fois, par, par exemple, des fois, qu'est-ce qu'ils veulent dire C'est que tu prends un hadith tout seul si tu veux l'appliquer sans même prendre en considération qu'est-ce qui est, qu est -ce qui était révélé dans d'autres hadiths et dans d'autres versets qui parlent du même sujet et qui clarifient ce sujet. Quand les salaf ont dit qu'on doit suivre le sens apparent du Qur'an, c'est ça qu'ils veulent dire il veut dire tu dois prendre le sens apparent du Coran, ça veut dire tu prends pas un hadith tout seul, ou un verset tout seul, ou un morceau de hadith ou un morceau de verset, tu prends le verset, tous les versets qui parlent de ce sujet, tu les mets ensemble, tu prends tous les hadiths qui parlent de ce sujet, tu les mets ensemble, et là tu analyses le, le, les ulama, ils analysent tout ça, et là ils extraient les règles et les conditions et la compréhension de ces versets-là. C'est pas… Euh, ça c'est prendre le texte de façon littérale. Mais si tu veux prendre le, le texte de façon allégorique et que chaque mot ou chaque, chaque verset ou chaque phrase, tu lui donnes une interprétation selon tes passions et tes désirs, comme ils disent ici par exemple, pour l'interpréter en fonction de tes finalités et pour essayer de la mettre en contexte dans l'espoir de faire émerger une pratique musulmane adaptée à la réalité culturelle, ça veut dire que tu vas aller vivre en Amazonie. Par exemple, et puis les gens ils vivent tout nus, par exemple, tu vas dire bon, là ici, ben, étant donné que les gens ici en Amazon, ils, ils marchent tout nus, ben on va commencer à adapter la compréhension de ces versets-là selon la, la, le peuple amazonien qui vit dans la jungle. Donc on va enlever nos vêtements, ou on va faire comme eux. Ça, c'est un exemple un peu euh, exagéré que je donne. Mais c'est pour dire que dans l'islam, on ne doit pas essayer d'interpréter les versets pour plaire ou pour satisfaire à la société, par exemple, ça c'est en contradiction avec les fondements et les principes de l'islam. Mais plutôt le contraire, on doit s'accrocher fermement à la signification et aux sens et aux ordres d'Allah et de son Messager dans les ordres qu'Allah nous a donnés. Et donc, euh, il y a beaucoup de détails à donner à ce sujet-là. Ah, ça c'est disponible sur Internet partout. Oh ouais. Et puis pas, Ça, c'est le celui d'Astrolabe, puis il y a l'autre de, de, de Présence musulmane. C'est presque la même chose. C'est comme si on dirait, ils, ils, parlent, ils sont tous des organisations différentes, mais quand tu lis ce qu'ils qu écrivent, c'est pratiquement la même, le même texte. C'est comme. Je ne dis pas que l'un copie sur l'autre, je, je. Exactement. Ils ont, ça, ils ont en commun qu'ils veulent tous s'égarer du livre et. Euh, Quand tu regardes, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent Bon, sur les grandes lignes, ils appellent tous à la même chose, c'est qu'il faut, il faut accepter de s'intégrer dans la société, d'accepter les valeurs de démocratie, de laïcité, de d'égalité entre l'homme et la femme, et d'instituer toutes ces choses-là. Et il faut se entre les musulmans, soi-disant, peu importe notre croyance, peu importe notre divergence, peu importe notre secte, et oublier nos, nos différents, puis soi-disant, parce qu'on est au Québec, c'est parce que nous une minorités, il faut. Bon. Ça, ça c'est une bonne question. Est-ce qu est que ce sont juste des ignorants qui sont manipulés, qui sont innocents, qui ne savent pas ce qu'ils font vraiment Ou bien est-ce qu'ils sont volontairement égarés ou bien volontairement ignorants et qu'ils suivent leur passion de cette façon-là Et dans ces cette... groupes-là, il y a les deux. Il y a ceux qui sont à la tête de ces groupes, qui savent exactement ce qu'ils font, qui savent exactement comment ils s'organisent et tout. Et ceux-là, ils connaissent la vérité en grande partie, mais ils s'opposent à cette vérité-là, et il y en a d'autres parmi eux qui sont manipulés, qui sont ignorants, qui se laissent justement des, des, des, des, hein, guider par eux vers l'égarement. Ils ne se laissent pas guider, ils se laissent plutôt égarer par ces gens-là. Mais heureusement heureusement qu'il heureusement qu y a des ulama, des, des savants de l'islam, à toutes les époques, Allah SWT a fait toujours qu'il y ait des savants de l'islam qui viennent pour répondre à chaque fois qu'il y a des gens comme ces gens-là qui viennent pour essayer d'écarrer les musulmans, de les faire dévier du tout leur chemin, Allah SWT a fait toujours en sorte qu'il y ait un savant qui, qui vienne pour les remettre à leur place, pour ramener la vérité au-dessus et pour écraser le mensonge de ces gens-là, à chaque fois. Et même le prophète Allah sallam a dit, à chaque cent ans, il va faire qu'il y a un savant qui vient, qui va re, remettre la religion à neuf. Dans le sens qui va ramener la pureté de cette religion-là et qui va éliminer toutes les innovations, toutes les déformations tous les changements que ces gens-là ont essayé d'amener dans la religion et dans les principes de cela et donc ça c'est quelque chose qui fait en sorte que cette religion-là est toujours protégée, toujours préservée comme Allah dit dans le Coran nous avons fait descendre le rappel et nous allons le préserver et le protéger et c'est le Coran et la Sunna Le Coran, c'est la révélation d'Allah, la parole d'Allah, et la Sulla qui est l'interprétation et l'explication, comment appliquer cette révélation-là. Et, Allah, le Prophète, il dit, il y aura toujours un groupe de ma'umma qui va être fermement, qui va se tenir fermement sur la vérité, à toutes les époques, jusqu'au jugement dernier ceux qui vont les, les abandonner ne vont pas leur nuire, et ceux qui s'opposent à eux ne vont pas leur nuire, jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire, ceux qui sont avec eux au début et après qu'ils les laissent, soit parce qu'ils ont peur, ou soit parce qu'ils n'ont pas la, la, la, le courage qu'il faut pour rester avec eux, ou bien soit parce qu'ils les abandonnent parce qu'ils se laissent tenter par des égarements, ils ne vont rien faire contre eux, ils ne peuvent rien faire, leur faire de mal. Et ceux qui s'opposent à eux ouvertement, directement, ils ne peuvent rien faire de mal contre eux. Pourquoi parce qu'ils sont sur la vérité. Toi, si tu es ferme sur la vérité, puis que tu t'accroches à la vérité, puis que tu pratiques la vérité, quelqu'un peut te faire quelque chose S'il te tue, le Père qui peut t'arriver, il va te tuer Inch'Allah tu rentres au paradis. S'il si essaie de parler contre toi, ou de donner des mensonges contre toi, il ne peut rien dire parce que toi tu te tiens sur la vérité. Il essaie de, de, de mentir sur la vérité, sur l'Islam, les gens, non toi toi qu'est-ce qui sort de ta bouche c'est ce que Allah dit est-ce que le prophète a dit il ne peut rien faire contre toi hein donc c'est ça, ça le, le fait de rester sur la vérité il ne peut rien faire contre toi si tu restes sur la vérité tant que ce que tu dis c'est ce que Allah a dit ce que le prophète a dit ce que les ulama ont dit et tu t'accroches à ça et tu restes ferme là-dessus même si les gens ils essaient de, de, de, de, de jouer avec ça avec toi ou essayer de te faire Pencher vers leur, un côté à gauche ou à droite, ils ne peuvent rien faire contre toi. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, euh, et cela sans parler des nuances plutôt modernistes, libérales, réformistes, poli politiques et apolitiques, etc. et ces diverses interprétations. Bref, non seulement il y a pluralité, celle-ci est d'une complexité qui interdit les regards simplistes et les généralisations. Peu prudente. C'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a des divergences et des divisions entre les musulmans, mais pas dans le sens que tu les acceptes, dans le sens que tu dis aux gens c'est pas grave, il faut vivre avec ça, puis il faut pas critiquer. Non, dans le sens qu'il faut corriger les erreurs, répondre et réfuter les, les, les, les mensonges et les égarements, et ramener les gens à suivre la vérité qui est encore une dans la Sunna hein, et à la voix des salaf Et non pas de dire à chacun, tu peux suivre ce que tu veux. Parce que quand tu vois ces groupes-là, par exemple, Astrolabe et d'autres, quand ils vont critiquer, par exemple, quand ils vont critiquer moi, quand ils vont critiquer d'autres personnes qui appellent au Qur'an et à la Sunna, quand ils vont critiquer les Salafis, est-ce que tu penses qu'ils vont les critiquer en disant, 呐, Allah, 呐, Rasululullah, sallallahu alayhi wa Non. Ils vont les critiquer en disant, « Ah mais non, ce pas de la bonne façon qu'il faut parler, on est au Québec, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, il faut accepter les valeurs québécoises, il faut accepter ci et ça. » Ce c'est pas des arguments islamiques, c'est pas des arguments du Coran et de la Sunna, C'est des arguments des gens qui veulent suivre leur passion. Exactement, bon, ça c'est un autre... <rire> non, ça c'est des exemples pour vous faire comprendre que... Ils vont nous critiquer, mais est-ce qu'ils vont nous critiquer par rapport à l'islam, par rapport à la Shari'a, par rapport au Coran et à la Sunna Non Ils vont nous critiquer par rapport à leur passion et à leur désir. D'accord En tout cas, regarde, regarde, qu'est-ce qu'ils qu qu disent en, ensuite bon, si Comme je disais, c'est juste pour dire qu'il y, qu y a des divergences, mais il faut corriger ces divergences-là. Et il faut expliquer même aux non-musulmans parfois, comme les, comme les ulama ont dit, hein, Cheikh al-Najmi, Ahmed al-Najmi par exemple, qui est décédé récemment, on lui a posé la question, ça fait, ça fait quelques mois, on lui a demandé au Cheikh, Cheikh est-ce que c'est bon d'expliquer aux non-musulmans les différences qui existent entre les gens de -Sounati al sounati wal jamaa et les Khawarij par exemple, les gens qui font le takfir, qui tuent les musulmans, qui font des attentats terroristes, qui... La, ré la, la révolte contre les dirigeants musulmans, qui font des kamikazes ou des trucs de, de ce genre-là. Est-ce que c'est bon d'expliquer de ça aux non-musulmans, de leur dire ces réalités de ces faits, ou de parler aux koufa de leur dire qu'entre Ahlussou et Walidiamah il y a des différences avec les gens de Kirchwa, et de leur expliquer c'est quoi la différence et tout Cheikh Ahmadinejim, c'est important de leur dire la différence entre ces groupes-là justement pour qu'ils qu soient capables par la suite de se distinguer entre ceux qui appellent réellement à l'islam et ceux qui appellent à des choses qui sont contraires à l'islam. Parce qu'ils doivent savoir eux aussi, puisque Allah les ordonne, leur, leur ordonne de suivre et d'accepter la vérité et de rentrer dans l'islam. Et s'ils doivent entrer dans l'islam, ils doivent entrer dans la vérité par rapport à l'islam, et non parce que certains musulmans inventent au nom de l'islam et qu'ils changent le message d'Allah s.w.t. au nom de, euh, de, de leur parti politique ou autre. Regardez qu ce qu'ils disent ensuite ils divisent les musulmans par la suite su par rapport à la société. Regardez, okay. là, là c'est un autre, un autre stratagème qu'ils ont inventé. Ils ont dit qu'il y a trois positionnements. Le positionnement, le premier, c'est ceux qui sont pour le eux et le « nous ». Ils disent non, nous on est musulmans, eux c'est des non-musulmans. Ils disent nous on n'est pas d'accord avec eux, ça c'est un extrême. Ils disent, il dit euh, il y a le deuxième Ah oui, ils disent que ça c'est la position du euh, repli identitaire. Hein? Les deux premiers, le, le, le nous et le eux », Après, il y a le repli identitaire et le, le, repli, le, le repli identitaire, ça c'est le 1. La deuxième euh, position, qui est une autre extrême, le reniement de soi, c'est-à-dire tellement que tu te nies toi-même que Oublie, tu oublies, tu fonds dans la société, soi-disant. Et ça, c'est la majorité qui sont ici, dans les pays non-musulmans. La plupart des musulmans ils font partie de cette catégorie-là. Eux, ils disent que c'est une extrême, mais c'est pas vrai. C'est pas une extrême. C'est-à-dire, c'est pas une minorité qui, qui font partie de cette catégorie-là, qui, qui se laissent, qui s'intègrent complètement dans la société. C'est-à-dire, quand tu les vois dans la rue, est-ce que tu peux savoir que c'est des musulmans Ou non Tu peux savoir peut-être qu'ils font partie d'un groupe culturel, d'une minorité visible qu'ils ont l'aide de, de gens oh, oh, exotiques, ils ont, ils ont des traits arabes, pakistanais, turcs ou d'autres pays, mais est-ce que tu peux faire que des musulmans Parce qu'eux ils font un, un, un amalgame tout de suite comme euh, quelqu'un qui est par exemple Kabyle, Marocain, Tunisien, Algérien, Turc, Africain, euh, Indien, tout automati automatiquement musulman, non Il y a des chrétiens Parmi eux il y a des juifs, parmi eux il y a des hindous, parmi eux il y a des athées, parmi eux il y a des communistes, parmi eux hein il ne faut, il faut pas mélanger les choses. La plupart des, des, des musulmans, quand tu les vois dans la rue, souvent tu ne peux pas savoir si c'est des musulmans ou non. Tu peux savoir si c'est des, des, des gens qui viennent d'ailleurs, qui, qui sont pas européens ou euh, qui n'ont pas des traits caucasiens ou blancs, oui peut être, mais tu ne peux pas savoir est ce que nécessairement ce sont des croyants ou des musulmans par leur apparence parce qu'ils ne se distinguent pas sur le plan de la religion quand on les regarde. Et la première partie, ceux qui disent le « eux » et le « nous », eh bien ceux-là, ils, euh, ils les décrivent de façon environnée, ah ça c'est des extrémistes, ils ne veulent pas euh, se mélanger, ils veulent juste être entre eux. Puis eux, ils font partie soi-disant de la majorité, le groupe qui dit euh, « nous on veut… Euh, » et « Annie » par exemple, euh, être fier d'être Québécois, c'est ça qu'ils disent, les, les Québécois, regardez comment ils se parlent d'eux-mêmes, moi, je, moi je, ça me ferait parce que c'est des Algériens Astrolab, mais j'imagine s'ils vont en Algérie, là quand ils vont en Algérie, ce qu'ils disent aux Algériens, nous on est des Québécois, on n'est pas des Algériens, hein? alors nous c'est un… ah oui, qu les Québécois, Premièrement, le Québec c'est pas un pays, Donc ils, ils en parlent comme si c'était un pays déjà. Hein, les Québécois de confession musulmane, dans leur écrasante majorité, ne veulent au contraire point devoir choisir entre leur identité musulmane, qu'elle soit culturelle ou religieuse. Déjà là, il y a une contradiction. L'identité musulmane, ce n'est pas culturelle, c'est religieux seulement. Et eux, ils disent culturelle ou religieuse. L'islam, ce n'est pas une culture, c'est une croyance, c'est une foi en la révélation d'Allah. Une soumission à Dieu et leur appartenance citoyenne. Ils ne veulent pas choisir entre la religion puis la citoyenneté. Déjà, là, il y a encore une autre contradiction, on a déjà parlé de ces choses-là déjà dans les cours précédents. Euh, ils se perçoivent pleinement Québécois, aussi pleinement Québécois que musulmans. Aujourd'hui au Québec, la majorité des mosquées et parmi l'ensemble des cadres associatifs musulmans lors des prêches du vendredi, comme au moment des fêtes d'études ou des conférences publiques, tout le monde, Ou presse proclame haut et fort la fierté, à la fois de son identité musulmane et de son appartenance à la, à la euh, citoyenne au Québec. Moi, j'ai jamais entendu ça, mais bon. Ça, c'est leur position. À eux, ils disent cette troisième position identitaire dans laquelle s'inscrit totalement astrolabe se trouve d'ailleurs de plus en plus présente par des hommes et des femmes, représentés, plus en plus représentés par des hommes et des femmes et de plus en plus nombreux et de plus en plus influents qui assument sans le moindre complexe, leur identité musulmane et leur quiétiquitude. Il y a des paroles qui, ont, qui sont vraiment, on ne on devait même pas donner à ces paroles futiles et bêtes aucune importance. Ensuite ils disent, mais il faudrait surtout, hein, surtout, que nous ne soyons pas mal compris nous supportons cette troisième posture, et nous la considérons la plus, la plus en à même de servir les intérêts des Québécois de confession musulmane et de leurs concitoyens, nous reconnaissons le droit de toutes et de tous, quel que soit leur positionnement identitaire, de participer au débat citoyen qui les concerne. seulement, nous appelons l'ensemble des organismes et euh, qui les encadre, l'action dans ces diverses tendances, à un dialogue intra communautaire aussi ouvert que Franc. Un dialogue. C'est quoi, c'est quoi le, le dialogue? Hein Il dit ce dialogue est important pour trois raisons. D'abord, un, pour encourager chacun à chacun et tous à respecter le pluralisme intra-communautaire. Intra-communautaire, c'est à dire à l'intérieur de la communauté des musulmans à Montréal, soi-disant, Ça c'est de un. Deux, ensuite pour réfléchir ensemble sur le meilleur moyen d'éviter l'instrumentalisation. Instrument, politique de ces, de ces différences, instrumentalisation qui pourrait permettre de brimer une partie de nos concitoyens et co-religionnaires de leur droit de vivre conformément à leurs convictions. Donc là, premièrement, il dit qu'il faut respecter les, le, le pluralisme. Il ne faut pas qu'on se critique entre nous, entre les différentes sectes ou les différents groupes, différents maniages, soi-disant. Il faut respecter. Deuxièmement, pourquoi il faut réfléchir Il faut faire un plan ensemble pour pas que les politiciens utilisent les attitudes ou les comportements de certains d'entre ces gens-là, qui vont brimer là, qu'est-ce qu'ils disent les, les, les droits de vivre conformément à la leur, à leur conviction de certains d'entre eux. Hein Parce que eux, quand ils voient par exemple, certains musulmans qui appliquent ou qui disent certaines choses de l'islam, peut-être que ça va venir et les politiciens vont utiliser ça pour essayer de ou de changer certaines choses ou de ne pas permettre certaines choses et ça, ça va empêcher ces gens-là de pouvoir s'intégrer mieux dans la société des Koufars. On, va, on, va, on, va, on, on verra plus tard, Inch'Allah, plus de détails de ça. Après, il dit ensuite et enfin, pour apporter une réponse concertée à la question importante posée dans le document de la Commission concernant l'organisation du leadership communautaire, et là on voit ici qu'il parle déjà de leadership, soi-disant il veut faire un leadership pour toute la communauté, trouver un chef, un chef, et puis ils vont essayer peut-être même de voter qui est-ce qui va être le chef des musulmans au Québec, et puis bien entendu ça va être sur le manhaj aussi bien entendu de ces gens-là. Il dit, pour le moment, autre le dialogue d'un certain moment, nous ne pouvons tout au plus qu'attirer l'attention sur deux autres conditions qui nous semblent essentielles pour que cette éventuelle organisation ou représentation soit légitime aux au lieu de la majorité d'entre nous. La première condition, la première, la nécessaire, la, euh, le, la nécessaire discussion entre le culte musulman et les autres questions à cet égard, en référence à la question posée par la Commission, si nous pouvons très bien concevoir une prochaine organisation en matière de à la que du et nous là, les la, la communauté, Donc, Ils veulent dire que, n'est pas le temps de parler de leadership politique, première, une politique, politique. On est là, politique, politique de de Qui est-ce qui contrôle le culte France Qui est qui s'occupe des motifs et des organisations Qui s'occupe de ces choses-là et qui mettent en place leur, leur structure et leur organisation là-bas Après, il dit quoi Après, il dit sur ce plan-là, cette dernière, comme on vient de le voir, n'est pas un groupe monolithique et ses membres, en tout cas. En ce qui concerne se définissent d'abord et avant tout comme citoyens à part entière, dont les représentants politiques ne sont autres que ceux et celles de l'ensemble des, de des Québécois, c'est-à-dire les élus du peuple. Après les deuxièmes conditions, ça c'est la fin de qu ce que je voulais dire. quant à elle, a trait au processus par lequel l'idée de l'organisation du leadership communautaire devait se concrétiser. S'il y a lieu, nous tenons que ce processus soit respectueux des principes démocratiques. Il faudrait donc s'assurer que ce leadership soit l'émanation de la volonté des premiers concernés, c'est-à-dire l'ensemble des Québécois de confession musulmane. Donc là, c'est pour vous dire comment ces gens-là, encore une fois, ils appellent à l'application de la démocratie. Et puis, il y a un endroit dans le, dans le texte, ils disent ici, Euh, la diversité des interprétations au sein des communautés religieuses existe et doit être respectée d'autre part. Cette fois, pour être cohérent avec le principe même de la religion musulmane, celle-ci refuse aux adeptes d'une école juridique d'imposer leur point de vue à, à celle des autres. Cela étant dit, une approche complètement subjective ne peut, être également, tolérée, euh, ne peut également être tolérée dans l'absolu, motivée religieusement. Toute requête d'accommodement Devrait être tenue de faire la preuve de son fondement religieux en démontrant qu'elle s'appuie à tout le moins sur une interprétation juridique légitime, dans le sens qu'elle découle d'une compréhension, même contestée, du texte, du texte sacré, Coran ou Sunnah. Donc, on voit que la, la, la, la, la marge est large, large, large, large, large pour, soi-disant, Leur interprétation de qu'est-ce qui est islamique dans la communauté, soi-disant, musulmane au Québec. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis, euh, on a donc lu ces, ces petits passages-là pour vous faire voir un petit peu comment ils en la pensent et comment ils ont des projets et des plans. Qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il dit C'est qu la même chose que qu'est-ce qu'il dit Abdul-Majid Zendani. Et le chef ici, dans ce livre, il fait la critique de qu'est-ce qu'Abdul-Majid Zendani a dit. Donc si tu, sais ce que, si tu sais ce que Zendani a dit, tu sais ce que Qardawi a dit parce qu'ils ont ils ont pris les uns des autres, ils répètent les mêmes paroles. Mais si vous voulez, Inchallah, même plus tard, dans les cours qui vont suivre, on va même lire le texte de Qardawi puis le réfuter. واتعبت لي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه